Justizia adamaren zat, kolektibuko kidea da, azat jauje, eta mesu hori agertzen zuen bere soinekoan, oftira lahatxuntan, bayonako zizpak gaztetxera urbildu zelarik. Ogeita laurte zituen adamak bere anaiak, bomon iriko jendarmerian, ila atxeman zutelarik, 2008ko, ustailaren emeretzian. Nortausun kontrol bati ies egin ondoan, apartamendu batean gordetzu zen gaztea, segida kondatzen dikaz. Et c'est là que ces gendarmes vont rentrer dans cet appartement Adama à le ventre face contre sol Ces gendarmes vont lui monter dessus Adama va porter le poids de 250 kg sur lui Adama va leur dire je n'arrive plus à respirer et vont continuer à lui faire subir ce plaquage ventral Quand ils arrivent dans cette gendarmerie Adama a le ventre contre sol Les menottes au poignet Ils vont demander aux gendarmes de lui retirer les menottes Les gendarmes m'ont refusé il vont devoir insister la mort de mon frère va être déclarée officiellement à 19h05. E en France la violence policière est puissante et forte. Nous avons une police qui est indisciplinée, nous avons une police qui est violente. Bah ces militaires, ces gendarmes vont décider que mon frère allait mourir ce jour-là. Le combat de Adama ai porte ils ont voulu criminaliser mon frère ils ont voulu de eta Katalunian an indarkeria ere shalatu dua zat xau xekostiralean egindako bere itsaldian